Sorgia et Fer, Sorgia. Danser maintenant Dansez maintenant Dansez maintenant Dansez maintenant dansez maintenant Dansez maintenant dansez maintenant, Danser maintenant. Danser maintenant. <rires> Une émission proposée par Hubert Ledent Bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Sorge FM et il est l'heure de votre émission préférée, Dansez maintenant Hubert Ledant au micro pour vous présenter donc cette émission consacrée aujourd'hui à un artiste du Nord, il s'appelle Claude Caron et il vient de, de sortir un, un nouveau CD, CD et clé USB comme ça se fait maintenant ce, ce CD Euh, S'intitule, ça tourne au bal musette. Vous allez découvrir des, des titres assez sympathiques, il faut le dire. Euh, 14 titres pour vous faire danser. Claude Caron, un, un spécialiste de la danse, de l'accordéon évidemment, chanteur aussi. Vous allez donc découvrir toutes ces facettes, euh, toutes les facettes de cet artiste. Euh, donc bienvenue dans votre émission encore une fois, et on est parti pour euh, une petite heure de plaisir et de musique. Say ma to Ça démarre fort avec Claude Caron, ça tourne aux balmusettes et c'était donc le Paso franco-belge. Voici maintenant une petite Java. La Java part en Java tout simplement. Et puis Claude Caron après nous chantera une chanson qui s'intitule « On sème la main dans la main ». Mais pour l'instant, c'est la Java. Son de ton enfance Que belle Italia Un peu de candy sur mes lèvres Assez pour me donner la fièvre La suite reste confidentielle Entre toi et moi Mon cœur et ton cœur ne font qu'un Venise nous prendra la main Et nous chanterons volaré Au rythme des gondoliers Un avion pour la Doce Vita à 11h Tu seras la plus belle parmi Tous les voyageurs Si l'amour est un peu italien, il était fait pour nous, c'est certain. Depuis le premier jour, on s'aime, la main dans la main. Mais si, comme à Vérone, un jour, on nous séparait, comme Roméo et sa Juliette. Je crois que j'en mourrai Aujourd'hui plus qu'hier je t'aime Et moins bien que demain je t'aime On prend l'avion qui nous emmène En Italie Aujourd'hui plus qu'hier je t'aime Et moins bien que demain je t'aime on prend l'avion qui nous emmène au paradis Voilà, vrai cette belle chanson, et eh bien on retourne danser le passeau noble avec un medley, ça s'appelle Hola los amigos, et on ira tous chez Maria La fête de tous les héros On ira tous chez Maria C'est un endroit super sympa On parle pas de Corrida On chante, on trinque à la Feria Ici on boit les Lolita S'agitant sur la Morera Les talons frappent. Sur la rosa, qu'est-ce qu'on est bien chez Maria Zorgia. Je suis sûr que vous passez un très très bon moment, en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir a écouter ce nouveau CD de, de Claude Caron, un, un accordéoniste chanteur du Nord. Euh, un CD paru chez Marianne Melody. Et ça s'appelle donc Ça tourne au musette. On va continuer bien sûr toujours avec Claude Caron. Cette fois-ci, on va pouvoir danser le foxtrot. Alors, euh, l'amour est un jeu, c'est le premier titre, puisque c'est encore un medley. Et puis on enchaînera avec ⁇ Viens, je t'invite ⁇ Danser maintenant.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 Mais quand je te dis que je t'aime, il faut que tu me crois Si l'amour est un jeu, moi je veux jouer avec toi C'est ainsi On les voit Se regarder yeux dans les yeux L'amour S'apporte, ça, ça rend Les gens heureux Un jour viendra Où on sera chanceux C'est beau la vie Quand tu me dis Bien, je t'invite Sous un coin De ciel bleu On a encore J'ai envie d'être amoureux. Il nous suffit de refermer les yeux pour retrouver un peu les jours heureux. Bien, je t'invite, n'attendons pas demain. C'est en l'ensemble qu'on oublie les chagrins. Un ciel tout gris devient ensoleillé. Les problèmes du passé. Szeretném, hogy Oui voilà un beau medley de Claude Caron, c'était donc euh, L'amour est un jeu et viens je t'invite, c'était donc une série de Foxtrot, on va retrouver maintenant Claude Caron dans un duo avec un grand accordéoniste belge lui aussi. Uh, André Lop uh, qui va donc uh, jouer avec Claude Caron, un passodolbe. C'est vrai qu'on aime uh, les passodolbes dans le bal musette. C'est vrai qu'on démarre toujours d'ailleurs les balles uh, avec les passodolbes. C'est une tradition, hein, ne cherchez pas pourquoi. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme les mariages, si vous voulez, avec uh, la valse viennoise. Je ne sais pas si ça se fait encore remarquer. Mais enfin, dans la tradition, c'était un petit peu ça. Donc on va écouter ce duo, Claude Caron et... André Lop avec le passo franco-belge. C'est parti, olé mal tout ça, hein. moi franchement j'adore ce passe euh, ce duo avec euh, le monsieur de l'accordéon encore une grande figure de l'accordéon monsieur André Lop qui était donc en duo avec euh, Claude Caron, on va continuer puisque ça va tourner maintenant, c'est le titre d'ailleurs, ça tourne au Balmusette, c'est le titre de l'album je vous le rappelle, hein, cet album de Claude Caron qui vient de sortir est disponible chez Marianne Melody, alors vous me direz, comment se procurer ce merveilleux CD ou cette clé USB, il suffit de vous sur le site de Marianne Melody mariannemelody.fr et là vous aurez bien sûr euh, le bon de commande si vous voulez euh, le commander par courrier vous pourrez aussi euh, bien sûr euh, demander le catalogue qui permet aussi de découvrir euh, tous les autres euh, albums euh, disponibles chez Marianne Melody et Dieu sait qu'il y en a énormément une boîte euh, qui vous fait tourner encore euh, les accords de Nice c'est assez rare alors il faut faire euh, tourner Euh, et faire travailler euh, ces maisons de disques. Marianne Mélodie qui se trouve elle aussi à Lille. Voilà pourquoi peut-être Claude a enregistré sa tourne aux Balmusettes. C'est ce qu'on va écouter maintenant. dernière note d'accordéon interprétée donc par Claude Caron et maintenant voici toujours avec Claude une petite marche Le temps n'est pas si long Quand on danse musique et chanson Au son de l'accordéon Qui frémit avec passion Trois temps pour un au revoir Georgia. Après cette jolie valse C'était donc Trois temps pour un au revoir On va bien sûr flirter un petit peu En croisière s'il vous plaît Un paquebot de baiser sur un océan d'amour Tout un programme Un paquebot de baiser Sur un océan d'amour De, de l'aube qui se lève À la tombée du jour Voilà tout mon programme Et tout le feu de ma flamme Que je veux te donner Très fort de toute mon âme Un paquebot de baiser Sur un océan d'amour Avec toute ma tendresse Comme un secours Car vois-tu chaque jour, je t'aime, tu le sais bien. Aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain. J'ai tout balayé, le flou du passé, pour une nouvelle vie à partager. Et la main dans la main, sur un Nouveau chemin Je veux créer Pour toi mis le matin Un paquebot De baiser Sur un océan d'amour De l'aube Qui se lève Jusqu'à la tombée du jour Voilà tout Mon programme Et tout le feu de ma flamme Que je veux te donner, très fort de toute mon âme, un bond de baiser sur un océan d'amour, avec toute ma tendresse, comme un secours. Car moi, tu, chaque jour, je t'aime, tu le sais bien, aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Que de temps perdu Dans ce monde nu à te chercher partout Au long des rues Soudain je t'ai trouvé Quelle chance inespérée Je sais que l'on ne va plus se quitter Un baguebo de baisers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 Avec toute ma tendresse à oh, ma secours Ca vois-tu chaque jour je t'aime tu le sais bien Aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain Ca vois-tu chaque jour je t'aime tu le sais bien Aujourd'hui Plus qu'hier et moins que demain Aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain Aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain Danser maintenant sur Sangia FM Hubert Ledan C'était quand même extra les deux derniers titres que vous avez pu entendre. Euh, il y avait bien sûr le célèbre Oblivion avec un arrangement euh, version rumba, et puis euh, ce joli boléro que vous avez pu entendre aussi, qui s'appelle J'ai des rêves avec toi. Je vous rappelle que c'est la découverte de l'album de Claude Caron que je vous propose aujourd'hui, un album donc qui vient de sortir. Ça tourne au bal musette, disponible donc chez Marianne Mélodie. On arrive à la dernière partie de cette émission. Et on va écouter encore deux titres de, de Claude Caron. Et puis, on aura aussi un petit extrait de l'album de Tendance, du dernier album de Tendance, avec cette belle chanson interprétée par Lionel Belluard qui s'intitule « Il mio rifugio ». Allez, c'est parti. D'abord, avec Claude Caron, on continue, bien entendu, toujours sur votre radio préférée et votre émission, bien sûr, qui s'intitule, vous le savez, « Bretelles ». Et ritournelle. Dansez maintenant. Et comme Claude est du Nord, eh bien, c'est un ch'ti. Donc voici la chanson des ch'tis. <musique> Ça me dit, il pleut aussi Heureusement on a notre famille les amis On boit la goutte, un petit pilote. On fait la fête chez nous les ch'tis, ça va bien mieux On a la mer du nord, les corons et les putes Les femmes qui ont le corps, chaud comme une marmite On aime bien entre nous Siffler des chocs de bière Car c'est quand on est saoul Qu'on fait l'amour à mes mères une fois Chez tous les j'tis On chante, on rit On a le soleil dans le cœur Maintenant il pleut Il pleut vie, Il pleut mardi Mercredi, jeudi, vendredi Toujours il pleut Le samedi Il pleut aussi Heureusement on a la famille et d'amis, on boit la goutte, un petit goût, on fait la fête chez nous les chris, ça va bien mieux. On risque pas de bronzer, y a pas la canicule, on a même vu geler, prends-nous des testicules, on boit de la bière piquante. Parfois on roule par terre Mais c'est quand on est rond Qu'on fait l'amour à mes mères une fois Berledon. Allez un dernier titre avec Monsieur Claude Caron, c'est un tango et ça s'appelle L'Hidalgo. Allez, on y va. Je vous l'avais promis, on va terminer avec un titre de l'orchestre Tendance. Voici Lionel Belluard qui interprète Il in Mio Rifugio. Quand la sera scivolo sous d'innoi, à l'uscita de la scuola en città, te ci prendemo per mano e te dis si yo ti amo. Quand un bambino cita il oppo y la vie, con un tamburo di latri una schia, E poi quel son ribalzò su di noi Io ti amo Il mio rifugio Il mio rifugio Il mio rifugio Sei tu Poi ti stringesti forti insieme a me Quasi a proteggerle go dentro di te Delle prime ti amo quando la neve dilcina su un bianco tutto quel piazza al centro della città e le nostre parole che lo io ti amo. Poi uscí dai teatri, di fumerosi copri i nostri passi Che contamo ti baci mai dati, io ti amo Il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio Sei tu E eh, quando ogni tanto parla ancora di te a un quadrú, un erbára, che non c'è Sorrido, penso ancora di te Che ti amo Tanto lontana non so se sarai Tanto vicino ascoltarmi potrai Come ne nessuno dirti saprà Io ti amo Il mio rifugio Il mio rifugio They do hear your in your effet song danser maintenant danser maintenant danser maintenant danser maintenant danser maintenant danser maintenant danser maintenant, danser maintenant. <rire> une émission proposée par Hubert Ledan Eh bien voilà, l'émission se termine cette fois-ci. Alors j'espère que vous avez pris euh, beaucoup de plaisir à... À découvrir cet album de Claude Caron, ça tourne au Balmusette, donc sorti chez Marianne Mélodie. Ça vient de sortir, c'est tout frais, c'est tout neuf. N'hésitez pas à le commander sur le site de Marianne Mélodie. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, bien sûr, sur votre station préférée, avec votre émission préférée. J'espère que vous serez présents, bien entendu, à l'écoute de cette émission. Ciao tout le monde Dansez maintenant Ciao